Quelle est belle, belle quand on la voit Une rose sauvage Fleurissait son corsage Un si joli corsage Pas si sage, sage, sage que ça Car l'amour est le roi de la terre Au printemps qu'on fleurit le muguet Quelle que, est que, la jolie lavandière Dans sa robe légère, poquet okay. de grenade à servir, des yeux noirs qui pétillent, et regarde la fille qui s'approche, proche, proche déjà. Si la rose est sauvage, lève bien moins le corsage, un baiser sous l'ombrage, ça n'engage pas plus que ça. L'amour et le roi de la terre Au printemps qu'on fleurit le muguet Qu'est, que, que la jolie lavandière Dans sa robe légère De Grenade à Séville Par-dessus la charmille A voler la mentille Que la brise brise emporte là-bas Sage, pas plus sage, sage, sage fais ça Car l'amour est le roi de la terre Au printemps qu'en fleurit le muquet Gué, gué, gué, la jolie lavandière Dans sa robe légère voquée oh,